Je suis toutes ces familles que vous avez oppressées Aujourd'hui le 4 aurait me fait venir me dresser Vous avez arraché un fils à sa mère Pensez-vous pas que vous lui avez rendu le cœur amer Bavure sur bavure on nous cache la vérité Est-ce tout cela que nos parents tiraient ailleurs ont mérité Je réinvente le métier de journaliste Qu'on vienne plus me demander qui sont les terroristes Oui, je le dis haut et fort, comme vous le faites si bien, pendant que vous êtes sans tort. Liberté s'écrase avec vos nouvelles lois, l'égalité, fraternité, nous ne parlons même pas. L'hypocrisie s'est emparé de vos cœurs, vous faites semblant d'aider, mais avec un air moqueur. Trace de sang sur vos mains, vous essuyez nos larmes, mais contrairement à vous, moi je les concile comme armes. Vous êtes des menteurs et vous n'avez pas de cœur, quand on veut des réponses, vous semez la terreur. Je suis parti du combat, nous en sommes qu'au début, ne vous étonnez pas si on descend dans les rues, les politiques. S'en foutent, regarde même pas ce qui se passe Et quand ça se passe ailleurs Ils veulent faire les médiateurs Manque de crédibilité Vous ne faites que des débilités Vous conneriez illimité mon que Vous n'êtes pas civilisé il était pour tout Il était tout pour moi il était tout pour moi comme ça c'est Nous ne savons pas ce qui a fait ça Qui a commis cet acte ignoble Mais après son interpellation Et pendant son transport jusqu'à la gendarmerie, notre frère a été asphyxié par l'une ou plusieurs personnes présentes avec lui dans le véhicule qui l'a transporté. J'lève le, le départ et peux pas baisser les bras Que s'est-il passé le soir du 19 juillet Pourquoi pas Guy Traoré s'est-il fait transférer Oui on voudrait savoir quavez vous à cacher Et pourquoi la famille n'a-t-elle pas eu de réponse Avez-vous peur qu'on vous dénonce Une interpellation mérite-t-elle des coups Vous dites n'importe quoi, nous prenez-vous pour des fous Vos arrestations sont toujours musclées Pourquoi les Noirs et les Arabes sont toujours suspectés Combien de familles comptez-vous persécuter Vous prônez la paix, mais depuis rien n'a changé à toutes ces familles que vous avez troublées On n'a pas tourné la page, on leur souhaite du courage Est-ce les forces de l'ordre ou plutôt du désordre Mais un jour viendra où vous souhaiterez prendre une corde Que justice soit faite Pour la famille Traoré Pour la famille Taure, Pour la famille Bentounzi Pour la famille Goumé Pour la famille, famille, famille Bouras Pour la famille Goradia Pour la famille Haïbesh Pour la famille Marega C'est pour toutes ces familles Et aussi celles que je n'ai pas citées Que justice soit faite